Non, non, ok bonjour Frédéric étage, Test. Bateau, euh... bateaux, des, okay, euh, okay, Jean Philippe. Ici, salut salut Fred. Antoine. Ah oh, hey salut Fred ça va? Tant qu'à parler. Euh, Mathieu? Euh, oui bonjour. De, le de... Euh, du oui. pour euh, okay. Hey vous avez un problème nous avons un podcast bonjour et bienvenue à la balado diffusion pas de problème ici Frédéric Barbouchi En compagnie d'Antoine Vézina. Fred, c'est un plaisir de combattre avec toi. Jean-Philippe Durand. Fred et Antoine, bien content d'être avec vous autres. Ben, nous aussi. Vraiment. Et Mathieu Bouillon. Quel honneur que de mourir à vos côtés. Oh, ta gueule. Euh, oh, monsieur... oh, regarde! Monsieur oh. Burns, s'il vous plaît. Alors, euh... Excellent. Excellent. Pas de problème, la balado Excellent. où on reçoit des problèmes de votre part. Mm -hmm. Et on vous renvoie... En mouton, des solutions. On a même des problèmes parmi nous, Mathieu. Oui. Hey là. <rire> c'est assez. Si tu penses que ma voix, t'es un peu bizarre là. Parle de ton ongle écar. Non non. <rire> euh, <rire> en fait, euh, d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire, envoyez-nous vos problèmes et. Euh, pas un problème euh, nécessairement personnel. Ça peut être aussi un problème de société que vous trouvez... Euh... C'est vrai qu'on se soit un neveu vraiment tannant. <rire> on se peut envoyer un problème. Ah, ouais. pas bon. Lui, c'est un cas-problème. <rire> Pouvez-vous vous occuper de lui pendant une demi-heure? Oui. Mais euh, oh, on essaie plein de choses. Un film américain vraiment. Une sorte de script, script, une Oui, oui, c'est ça. Même. Et euh, d'ici le prochain podcast, <rire> on va essayer de trouver une date pour... Euh, pour euh, pour Pas faire problème, notre euh, show euh, oui. devant les gens oui. ah oui. Alors, es tu rendu là déjà ben, oui. je pense que le oui. temps passe vite on va euh, dans, euh, ouais, ouais. Michel rire fort là ouais ouais donc non non mais on <rire> les entend les gens dans les rues là euh, ouais. encore depuis une heure qui, qui euh, tapent tape sur leur casserole bon peut-être que ça fait quatre semaines que c'est fini puis on en parle plus mais où ouais. c'est encore dans l'air du temps où il s'est passé quelque chose d'atroce et là, c'est vraiment déplacé <rire> ce que je suis en train de dire. Ça sera dans les années, tu pas de ah, problème. Oh, oui, c'est ouais. ça. Que quelqu'un ait une casserole, tu sais, de manière permanente d'infesse à cause ouais. d'un policier Ou sur qui a montré d'infesse. Reste ouais. en tête, il y a, a quelqu'un qui va à l'hôpital de temps en temps avec ouais. ça. Ouais. Man. Ouais. Un enfant ouais. coincé. Ouais. The man with the iron mask, with ouais. the casserole mask. Ouais. Euh, donc, maintenant, mais si vous avez des problèmes, Petit là, par rapport aux gens qui... Qui, qui vous gouverne, oui. écrivez-nous aussi, on va s'essayer, on va s'essayer. Ah, oui. Bien sûr, on a une ligne directe avec euh, Courchêne, oui. oh, on va dire Courcheine. Beauchamp, oui. Non, mais on ne sait plus, c'est peut-être appelé... déjà changé. Ah ma... On va laisser un message. Vous êtes cruel là, Courchêne. On va dire, <rire> j'ai un téléphone. On parle-tu de Louis Courcheine, là. OK. <rire> Mathieu, arrête de faire des inside inside. Ben là, Louis Courchêne, c'est un peu connu. Dans, Dans quelle sphère? de Lib TV, C'est vrai. Ah, d'accord. Allez voir ça. Tous les gens de LibTV qui, euh, qui nous il est très On a un problème qui nous vient de Sébastien Bouchard. Oh, ouais. Qui nous dit, j'ai un problème, de points. Ma copine part en Afrique l'été prochain pour un stage d'aide humanitaire avec Oxfam. Ça, c'est peut-être dans une semaine, là. C'était peut-être il y a une semaine. Oh, oui. Ah, c'est dommage. Elle a besoin de ramasser de l'argent pour combler ses dépenses. Ils lui ont suggéré de faire des campagnes de financement pour sensibiliser les gens à sa cause plutôt que de seulement économiser de l'argent sur sa paix. Auriez-vous une idée pour faire la campagne de financement? Là! là? campagne de financement la plus haute au monde. J'attends encore un podcast sur comment convaincre ma blonde de me faire un petit carnet de coupons pour mes prêts 30 ans. Oh. 2.P. Je pense qu'il y a déjà 32 ans. Oui, rendu là, on répond. On Le a beaucoup de, de la C'est compliqué. Ouais. Désolé d'ailleurs, c'est ça. Euh... Ça, on a déjà fait une moitié de podcast. Non, c'était deux minutes. Deux, deux minutes. minutes? Ben, on a fait une moitié de podcast, mais on a juste deux minutes. On pourra peut-être <rire> les mettre un jour. et 2 minutes étaient très très bonnes. Non. On devait avoir frette un peu. À mon souvenir, ouais, c'est extraordinaire, ouais. même qu'on lévitait vers la fin. Ouais. On lâchait le sol. <rire> ouais. C'était bon. Oui, ouais, euh... mais euh, Cela dit, on recommence à zéro. Prêt. Et... Donc, euh, <rire> les solutions... Qu D'ailleurs, qu'est-ce qu'on connaît de ces choses-là? Ouais, moi, j'en ai fait un peu, j'ai l'impression de me oui. répéter. Oui, oui on Pour les bien. scouts, oui. on ah, a ça, vendu... Plat. On a vendu du pain, <rire> hein? des euh, sacs de vidange, Ange. On a ramassé des bouteilles vides, mm -hmm. euh, Des affaires de même. Mais tu sais, vendre des choses que t'es sûr que le monde a besoin. Hey. Encore oui. plus, ah. encore ah. plus loin ah. que le chocolat. Okay. Oh. Après, les gens peuvent dire non, là, ça tente à tout le monde. Mm -hmm. Mais les sacs de tu peux pas dire je n'ai pas besoin. Tu peux pas dire, euh, tu sais, ça, ça se garde pas. Ah ouais, ouais. On ouais. achète des sacs de vidances. Oui. Tout. Mais je veux rien t'enlever là, Antoine. Oh euh, vas-y, enlève-moi tout. Mais... C'est la campagne de financement la plus haute au monde, ça Non, mais regarde bien là. Si je mets des éléments en place, j'arrive à tous les réunir. Ah! Tu ah! vends ah! un sac de vidange en pain. Pam mm -hmm. pam pam pam. Pa! C'est vraiment Prf! bon. Comme un, un sac en pain mais de vidange. C'est comme les bols en pain ouais. du. C'est ça. Mmh. Fait que c'est ça, ça ouais. purait ouais. un peu plus. Non, mais je lance des... Je commence, je réchauffe Le La poubelle pente. en pain. ça pue, c'est pomme. Le bain en pain. Le, Le bain, bain, bain en pain. Bain. un bain en pain. Oui, c'est parfait. C'est ah, parfait pour aller moussa, aider les gens en oui. Afrique. <rire> C'est un beau message qu'on envoie. Des huiles de pain. Pour être ici, j'ai vendu des bains en pain. Oui, chez nous on a tellement de bouffe. On donner un bout de notre bain. Ben oui, on met des belles robes de pain. Ça pas une passe coyote, comme le gars dans Superman. Tu sais, il prenait les bouts de pain. Oui, à Superman 3. Oui, excuse-moi. Avec Richard Pryor. Exactement. Ah, ça c'était drôle. Non, Le mais la page, Le pire. whiz de l'informatique. <rire> Quand même, tu sais, donc, pour les gens qui ne l'ont peut-être pas vu, les oui. gens qui sont nés après 1980, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, sur les chèques de paye des grandes compagnies, ils arrondissaient la paye à la scène près, ouais, euh, ouais. par en bas, genre. Okay. Mais donc, il y avait des demi sènes que la compagnie devait, qu'ils avaient calculé, qui sont intégrés au système, ouais. mais évidemment qui sortaient pas parce que les, les demi-scènes n'étaient pas sur les chèques. Ah oh. lui avait réussi à récupérer comme ça à récupérer des, des dizaines de scènes, de, de des demi scènes un peu partout, que la compagnie peint, que la compagnie euh, qu il doit... Il n'y a pas quelqu'un qui pour de vrai? Ah, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Que les gens, eux, évidemment, ne reçoivent pas, mais ne cherchent pas à recevoir, parce que tu, tu reçois ta paie, tu calcules, tu bon, fais ouais. ça arrive, Et puis, il était devenu super riche dans le film. Oui, puis là, il, il se fait arrêter parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, mais quand tu y penses, là, ouais. est-ce que toutes les compagnies font ça? Oui, mais je pense que là, je ne sais pas dans le fait, mais... Si une fois, en théorie, c'était assez de paye, une fois sur deux, tu as rendu par en bas. Oui, oui, c'est ça. Tu as rendu par en haut. Ce qui fait qu'au bout de l'année, c'est le moins de assez de salariés. Euh... Non, non, mais quand, quand, quand, quand tu as 3-3 euh... tiers de scènes, ben là, tu as, as assez Parce que nous tous, ça arrive avec la, les taxes ou les, ouais. des, des, des, des, des différents phénomènes comme ça. Mais on calcule qu'au bout du compte, tu comptes. Euh, es soit 2-3 scènes au-dessus ou 2-3 scènes en dessous par année. Ouais, euh, ouais, ouais, donné, complètement. Euh, Ramasser pas les scènes noires... Et on arrête les noirs. noirs. C'est ça, mais les ramasser. Faut les ramasser. En effet. Non, les sûr, faire fondre, faire un bateau. Oui, pour aller vers Oxfam. Toujours pouvoir payer avec des aînes noires. Oui. Je trouve qu'on euh, on est vieux quand même, là. Puis je trouve ouais. que ça se ressent dans ce genre de problème-là. Il euh, y a les réseaux sociaux qui sont très, très forts. Oui. Le oui. financement par les réseaux sociaux et tout ça. Mm -hmm. Mathieu, en tant qu'expert des réseaux sociaux, oui. euh, puisque tu passes un peu ta vie sur Facebook, euh, ouais. ouais y a-tu ouais. euh, des choses... C'est comme le, récio... le, euh, le réseau des, des matantes. De quoi Facebook. Merci Frédéric. Garde. Euh, mm -hmm. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Ça va. Il y a Pinterest. Je, je je prends la parole <rire> par rapport à ça. Oui. Euh, ma copine mm -hmm. que je nommerai pas. Twitide. Twitide Non, mm -hmm. mais elle, elle a été impliquée ouais. dans des euh, levées de fonds euh, ouais, ouais. qui <rire> utilisaient les médias sociaux. C'est selon le nombre de visites sur la page, je dis. Non, mais tu pouvais aller donner, mais tu sais, genre, euh... tu pouvais encourager des équipes. Okay. Alors, tu avais différentes personnalités, puis tu allais, au lieu de juste donner à la cause, ouais. tu vas, tu dis, ah, lui, je l'aime bien, ce chanteur-là ou ce cette comédienne-là, je donne à elle ou lui, mm. et, et tu suis. L'idée, c'est que tu vois, ah, telle équipe est en avance, il y a une autre équipe qui est deuxième. Du toligny, tu as peux... ligné ta prime, volet. Oui, mais toi, c'est ça. Mais tu peux recevoir mm. le résultat, tu participes mm. un peu. Okay. Je sais pas à quel point ça relance la patente. Mm. Mm. Mais donner différemment, tu sais. Il, il y a le classique aussi des T-shirts. Hein? je sais que mais qu'est-ce tu sais sont que... beau là Mon ouais. t-shirt un peu comique mais tu sais ramenons les Nachos oh! oui! un petit la... Nacho qui dit euh, Nacho Oxfam ta gueule puis aide-moi oh! ça Fred ça on c'est drôle pour vrai <rire> Oxfam ta gueule pourquoi ils ont jamais pensé ah. je sais pas Oxfam battu Mais t'avais avais oh, pas, t'en avais, ouais. ouais, ouais, avais sorti dans notre... Je c'est encore meilleur. J'en avais sorti... T'avais pas dit... Non, c'était-tu toi, ça? ou J'ai besoin d'Afrique pour aider l'Afrique? Il ai... euh que c'était JP qui avait dit ça. Il... Moi, c'est pas « viens nous aider, c'est super le femme <rire> ». J'ai euh, <rire> oh, besoin d'Afrique pour aider l'Afrique, peut-être, ça me peut me ressentir. t'écris « grosse campagne de financement pour... » Puis là, en dessous, t'écris « c'est pas frais, je veux m'acheter un char ». Oui, ça peut marcher, ça. Oui, taquin, taquin. Ta Mais c'est le gars dit? à Québec euh, qui avait fait des T-shirts avec son nom dessus? Oui, juste oui, son euh, nom. Oui, oui, oui. oui. Ça? Non, non, non, non. Euh... Jean-Paul Gautier. C'était Jean-Paul Gaultier. Jean Gaultier. <rire> <rire> Calvin Klein. C'est ouais, Jean-Pierre Jean Cloutier. Jean-Pierre. Jean Jean pierre Ah ouais. Cloutier. Oui. Il avait fait ça ah, des t-shirts avec son nom marqué dessus. Puis les gens avaient des t-shirts de Jean-Pierre Cloutier. Il ouais. faut dire que c'était, c'est oui, c'est drôle. Mais c'était dans une époque où euh, c'était drôle les noms un peu euh, comico. Euh, à cause du duo d'humoriste, euh, pantalon brun, de Drolet, c'est le genre d'affaire, c'est très okay. Non mais en même temps, temps, je sais pas où, où, où elle habite là, mais tu sais dans son coin, si tout le monde a, tu sais il y a un peu de « Hey, t'as tu ton oui, t-shirt euh, Chantal ouais. Bédard? » Je sais pas pourquoi je euh, non ça existe pas. Je sais pas c'est qui. Ouais. Le gars là, qui a, qui a euh, oh, euh, loué de le loué notre salle aux États-Unis, là? Oui, oui, le chanteur québécois il se promenait dans le québec Il y en a un autre qui a ça, fait ça en Belgique, ça, ça, je pense. Mais tu sais, il y a son t-shirt, tu vois ouais, ta place, tu plaques. coches. Ouais. Il y a quelque chose de C'est à une patente. Si gars-là fait juste demander de l'argent, tu vois, Ouais, peut-être. Mais là, tu fais Hey, vas-tu y arriver? Quel est son objectif? Tu sais, je pense que c'est une grosse patente. C'est vrai. Au lieu de dire je m'en vais... Euh, J'ai besoin de 1000 dollars pour aller en Afrique, mon. donne saint mm. Mon objectif, c'est de louer un avion, mm. d'arriver avec un million de vivres en Afrique. Wow. Je pense que le monde va faire puis eh, tu as ta petite cause. Ouais. Avoir quelque chose à faire en marketing, tu me corrigeras. Ouais, on me tourne vers toi, hein, Mathieu. Oui, oui, et oui. oui. Et tu sais, les, euh, les euh, sweepstakes, les, les, les cartes de crédit, les demandes de cartes de crédit ouais. on reçoit ça par la poste, mm. il y a souvent un collant à mettre. Oui. quelque ouais, part. Ouais, puis ils ouais. disent ils ont plus de réponses quand t'as quelque chose à faire. Ouais. Tu sais, Comment tu fais, hey, Mets ton petit cargo. Il, ouais, va ouais. Mettre ton ouais. collant il y en a qui mettent ouais. Saint-Cernes là. Pour. Euh... Ouais, ouais. Genre. Euh, Et puis ils te demandent de l'argent, ben ils mettent Saint-Cernes. c'est... Toi, là. Moi, je suis sûr qu'un retour des, tu sais, les boîtes oranges comme l'Unicef. Une ouais, mm -hmm. Mais tu sais, de voir ça comme dans un bar porté par. Euh, pis si elle s'appelle Sophie, c'est Unicef. Oui, ou Sophie. Nice. Ouais. c'est ton âge. Euh... La brunante. Euh... <rire> <rire> non, mais je pense que j'ai une solution ouais. pour hein, Mathieu. Oui. Ça, c'est ton genre. Ah oui, donc? Ben pour faire la campagne du siècle, sex, drug and rock and roll, tu sais. Oui. Tu comprends? Oh, okay. Non, non, mais qu'est-ce qu'il y a de plus vendeur que ça? Hein? Okay. Donc de mm. l'humaniporn ou du porn -manitaire. Ah, soit ouais. ah, Soit en ouais. fais ou tu demandes à des pros de passer des messages en même temps qu'ils le font. Tu sais, t'engages. Tu, sais, tu, tu, cool. tu fais ton film porno, ta petite porno avec le message, là. Ça, ça, ça, a vague vague message, ouais. porno, ça a toujours un message, la porno, Ça a toujours un message, la porno, Mais non, mais le, ton message, pas leur message. <rire> tu fais juste okay. switcher le message. Ah, mais je pensais que tu, tu voulais dire exploiter le porno, pornographiquement les, les gens d'Afrique. Ça, tu ça, c'est ta solution. <rire> non, c'est pas une solution. <rire> c est, c est ça, c'est... Ouais. Mais ah, en même temps, peut-être qu'il qu y en a, peut-être qu'il y en a là-bas qui comme ici ils ont envie de faire du sexe devant la ça. caméra. Mm hm qu ce que ça s'en va là, cette solution là non? Attends Moi, attends eux là là-bas. Écoute écoute-moi. Non pas ex... c'est ça c'est ça la l'affaire. La, c'est pas exploiter. Faut que tu, tu trouves des gens consentants. Non puis t'es payé. C'est vrai? Non mais c'est drôle. T'es payé, paye non? Parce que, okay, parenthèse, il <rire> y a une de nos pornstars stars chéries du Québec, Christine Young, qui est allée faire un long voyage humanitaire, puis c'était okay. sur son site web. Puis quand elle est revenue, ben elle a fait « j'ai adoré mon voyage humanitaire, j'ai été changé, tout ça. » Mais je reviens avec une amie, puis on se rend ce qu'on a acheté à l'épicerie dans nos vagins. Wow! C'est Ah, C'était dans le magazine cool? Non, c'était sur son site à elle, christineyoung.com. C'est euh, l'onglet euh, « grocery <rire> ». Dans le sens des affaires dégueulasses avec un peu de québécois. Non, dans le sens « grocery ». C'est « grocery ». Les groceries. C'est « grocery ». C'est « Elles euh, sont « groceries. Euh, je euh, reviens euh, à ce que tu disais ouais, ça Oui, s'il te plaît. Je pense que... Ouais. Euh, C'est important de s'associer à quelque chose de plus grand que soi. Oui. Parce que ramasser de l'argent juste pour soi, des fois, j'avoue ça peut pas difficile. Mm. J'aimais tes idées tantôt. Je trouve que c'est une excellente bon, piste d'agrandir l'affaire plus porn... grand que soi. Plus que pornographique. Donc. Okay. Pour nous, je trouve ouais. que c'est une bonne idée. Peut-être pas pour ramasser de l'argent. <rire> plus pour dépenser de l'argent. C'est ça. Et les animaux, punk tout le temps. Oui. Quelque chose avec des animaux. Euh, tu sais, TELUS en a fait euh, un empire. Oui. Euh, pourquoi pas non, euh, non. Un, un très beau golden sur le coin d'une rue avec une pancarte marquée. Je ramasse de l'argent pour mon ah! maître. Je vais m'ennuyer de... Euh, J'ai une question pour vous, messieurs. Wow, oui. L'air du porte-parole, c'est fini, ça? Non. Ça marche non, encore? Pour vrai? Ça marche encore. Renaissance, oui. ça marche Ça marche-tu vraiment? c'est ouais. bien fait, ça marche. Ça marche okay. avec Renaissance, là, Marc Labrèche est super bonne, la pub, très drôle. Oh oui, je l'ai pas vu. Il essaie pas des robes, il... C'est drôle quand même, ouais, ouais, okay, bon ah, Non, ah, puis ouais, ben, ouais. Je, je trouve que les Américains nous donnent à chaque année des bonnes leçons de porte-parole. Oui, oui, les pubs de Jerry Seinfeld pour... Euh... La carte de crédit, c'est euh, ouais, ouais, bon, ouais, ouais. Ouais. toujours bon à chaque année. Mais ça, pour des pubs, je comprends. Mais ouais pour, non pour, pour vendre un produit, mais le pour... Ça, pour créer... ça, ça, je comprends, pour vendre un produit, je pense que ça marche encore de s'assassiner. Okay. Pour les philanthropes. Pour les causes. donc ouais. Ah, pour les philanthropes. Non, non, non, mais ça, ça, ça touchait ça aussi. Mais je pense que, que, que oui, je, je pense que, que encore moyen d'avoir des... Tu sais, ça donne de la visibilité à ta cause aussi. Oui, complètement. Ouais. C'est comme ça approuver ta cause aussi. ouais oui. Ben y aller dans, dans, dans, dans, dans j'avais sexe, drogue et rock'n'roll, mais le rock'n'roll, euh, ouais. faire un concert, tu sais, qu'à qu'avoir un porte-parole, tu ouais, ça un concert. On a déjà vu ça, c'est une bonne idée. Mais Sauf oui, que, tu sais, ça dépend où tu habites. t'es un petit peu, tu sais, en même temps, il y a des, des concerts partout, là, mais, tu sais, si euh, tu es en région, ouais. tu sais, as des concerts qui viennent, mais tu cherches celui qui a pas ouais. chez vous, t'sais. Ça ouais. pourrait être, mettons, Ariane Moxfat. Moxfam? Marianne, Ariane Moxfemme, ouais. oui. femme, Quelque chose qui va faire de ouais. l'argent. comment ça pourrait. ça pourrait. Ouais. Euh. Il mox, femme. a inventé quelque chose, un symbole, un nouveau trop... symbole. Ouais. La spéculation, un nouveau produit Mac. Tu sais, c'est un hum... symbole de la fée là, on s'appelle <rire> ça. ça, pas marché, pas ça. Ouais. Et le gars qui l'a designé, il a, il a, il a, il a fait ça <rire> droits. droit, il a donné ses droits à ah, l'humanité, Oui. Ah, ouais. ouais. Mais un symbole comme ça, tu touches des royalties! Mais parle. Quel, quel symbole a été Le donné? symbole de la paix, c'est le cercle avec l'espèce de, mmh. de, de, de, de... Ouais, en deux, oui, oui oui oui wow. Ça, ça c'est un qui s'est à côté qui a fait ça. un C'est le signe de la paix. Ah, dit moi, moi je demande pas de Mercedes, hey, Je me souviens pas. Que ça veut dire? mais Je sais que lui a fait, moi, je ne veux pas de droit là-dessus. Une part pour moi, une part pour toi, puis deux petites parts. Pour, euh, tout tout puis ouais. On partage l'affaire, le tiers-monde, c'est un tiers. Ouais, ouais. Que... Ouais, je sais pas trop c'est quoi sur la Terre la... Hey, C'est une, une... une excellente question. Envoyez-nous vos réponses. Mais si lui avait dit, non, non, non, moi ça, là, j'ai des droits là-dessus, vous me donnez ça. Ouais, ouais, Trouvez-le ouais, ouais. un nouveau symbole. partage. Un... Ouais, ouais, un symbole Mais... de genre euh, fraternité. Fr... Il pourrait exister un symbole qui de voudrait dire des pays riches aux pays pauvres. Tant en... qu'à aller ouais, aider des gens... Tu sais, tu vas aider des gens en Afrique, là karma, tu sais, dans le piton, tu t'aides des gens en Afrique. Vrai. Fait que tu peux faire quelque chose de mauvais dans l'autre mmh. sens, parce que justement, tu vas aider des gens. Oh ouais, Donc, d'accord tu vas, ça. tu sois volé ah ou oui. euh, escroqué, ouais. croqué, escroqué, Cro... escroqué, oui. escroton. Non, mais euh, les, les gens, là, en ce moment, peut-être que c'est plus le cas, là, au moment où vous nous entendez, mais <rire> les gens qui vont dans la rue, tu sais, tu te promets dans le milieu tu fais hey, on a besoin d'argent pour euh, sortir l'autre qui s'est fait pogner euh, qui s'est fait arrêter hier! Ouais. <rire> là, on a besoin ouais. de 400 pièces. là, Exactement. tching, tching! 1 piastre, des 2 piastres, ouais. ça sort, c'est clair. Il y a une fille là, de Vancouver, non, là, qui, qui avait un faux cancer. Ouais. Elle a jugé ah. de cancer, parce ah. elle s'est ah. rasée la tête, elle ah. s'est mis en euh, affaire, ah. elle a coté oui, de l'argent. Oui, oui. Puis c'était pas vrai. En même temps, ça arrive à tous les jours, ça, tu sais. Oui. Oui, mais elle ça, ça a bien marché, de tu monde. sais, ça a On bien les marché. Oui, mais tu ouais, sais ouais. le gars tu coin de la rue qui te demande de la monnaie puis qui fait ah, je suis malade, il est peut-être pas ouais. mais tu sais moi je décide par moi-même tu sais bon. Ouais. Ouais. Ouais. Mais J'avoue que c'est une là, elle, elle, elle, elle si ouais. ça a vraiment marché puis ça ça a fait de boules de neige mais mm -hmm. elle, elle a de plusieurs milliers de dollars sinon des dizaines de milliers de dollars. Ça là tu ah. fais bon. Le gars qui me masse le coin de la rue je fais regarde t'as même pas. Une solution de mauvais goût. Tu vois dans elle se fait un black là comme dans le temps. Un peu. <rire> avec ah, les grosses babines, mais... non mais tu sais, quand les, les, les, les, les humoristes, des noirs, les, les blancs et ouais, les noirs, puis ouais, oui. le. Oui, c'est ça. Le ouais, contraire. Elle va dans la rue puis elle joue les gens qu'elle va aider <rire> pour que les gens leur donnent l'argent directement. C'est bon, c'est gênant à tellement de niveaux. Oui, c'est. ça. Ouais. Ben, non, mais j'aime le côté historique de ça, là, qui fait 1880. Oui, vraiment. Ouais, ouais. mais... ouais. Complètement. Peut-être qu'on a mal compris le problème aussi. Peut-être qu'il nous demande la campagne <rire> de financement la plus hot au monde. C'est peut-être une campagne très, très, très <rire> Steamy. Show, mais, mais je l'avais, là. La, la, la, oui, la, la... c'est ça, exact. Humani-porn. Humani-porn. C'était plus dégradant. C'était pas hot, tu sais. Attends, non, mais le porn, l'industrie il y a la mode. Et souvent, oui, et puis oui, dans des oui. cas, c'est ben c'est tout le temps, le style, d'ici un ah, peux-tu penser à, à un autre appel, un donné? La mode, quand c'est oui. que tu sais. Là, ça, parce que l'argent, ah oui, pas juste attirer l'attention. ouais mm -hmm. sais, Benetton, là, qui sont toujours euh, spectaculaires. il oui. ouais, y avait les, les grands Depuis dirigeants les qui s'embrassaient, puis... Mm. Ça, c'est pas nécessairement de l'argent, tu t'as pas de l'attention. la visibilité, ouais. L'argent, veut de Pourquoi? Là, il y a... Euh, c'est Sébastien Bouchard qui demande ça pour Sablon blonde, hein? C'est à lui qu'on avait proposé le carnet. Il attend encore le carnet de coupons pour ses 30 ans. Mmh. Pourquoi pas juste demander à son chum de l'argent? Mais attendez, des coupons qui coûtent de l'argent. Oh! Lui, il ouais. fait un carnet, puis il dit, « Ben, si tu fais ça, je te donne 100 ah, <rire> C'est pas une entreprise de carnet. Ouais. ouais. une entreprise de carnet. Ah oui, hein, carnet. Ouais. Ah, oui les, les, les petits services dans la communauté. Complètement, mmh. des services qui ont, des qui Oui. massage c'est un peu euh, c'est un peu touché. Maquillage Mais maquillage par Soussan. Maquillage par Soussan. Oui. Euh... Euh, maquillage permanent. <rire> mais. Mes amplis par, par pénis. Ah. Oh. Très bon, ça m'a oui. Non non mais ça serait quoi là Un pénis à repasser. Les services. Un pénis à repasser. Les ménages, c'est un peu plat. Ah oh, c'est plat. Nettoyer ouais. des vitres aux intersections. Qu'est-ce que Ah, Ça va le. le, le... Finir non non mais finir euh, mais se trouver du monde qui sont bons dans plusieurs ouais. affaires pour qu'ils t'aident. Pis justement, tu sais, ouais. euh, toi mon neveu, euh, tu vas finir des niveaux de jeux vidéo à des jeunes qui ont de la difficulté ah pour deux pièces. Oui. Moi, je peux-tu m'occuper de grignoter des carreaux pieds? Oui. <rire> oui, autre neveu. <rire> C'est drôle que. Car... <rire> Et je pas, <rire> Elle offre ses services pour vendre des mots de bonne fête originaux de Facebook. On est toujours à court de ça. Ah, c'est vrai! Ah, fait qu'elle oui. pourrait en écrire une bonne centaine, très très bon, ouais. tu peux y en acheter. T'en achètes un, ça te coûte 25 cents pis t'as un super bon mot. Les... Ou nous, on Et peut t'en faire pas, pas cher. Il ouais. y a ça, il y a l'affaire, peu cher, gros volume. Ouais. Une application, par exemple. Euh... Ouais, une application ouais, ouais. De, ouais, moi, de, moins de à 99 centimes. C'est ça, le... Voit, tion, mais ça une bonne idée. Mais non, mais c'est ça, les scouts, là, ça revient... Euh, tu sais, ils vendent du papier de toilette parce qu'ils qu achètent ça en, en paquet de mille. Oui, exactement, ça qu ou Que je vois un scout venir vendre du papier de toilette chez nous... Ben arrête, tu vas faire quoi? Tu vas y acheter, j'espère? Tu vas l'encourager? Il y a toujours un scout qui vous a vendu du papier de toilette? Jamais, ouais. Non, mais il y en a eu, non? A, des des sacs euh, de poubelles, des papiers de, papier de toilette, tu sais, des choses ça que des les gens utilisent. Et avoir, pourquoi vendre des choses que du chocolat? Tu quand... sais, calendrier, calendrier là, quand t'en as huit ouais. là déjà. Quand en plus, ils prennent des affaires potentielles. T'as pas huit hey, calendriers. Mmh. J'en ai au moins trois. <rire> J'en sois un de Lise. De <rire> Moi, la, tu sais ça. la femme qui est la courtière qui, immobilière. Ouais, la courtière non, immobilière. Bon. Deux ouais. de la famille. Un de Mike qui hein. se dénoue dans le bon Ouais. Oui. Avez-vous vu cet épisode-là? Oui ouais quelque chose d'original ah, parce que non non euh, ramasser de l'argent pour des causes là euh... Mais attendez, moi j'ai l'impression que on devrait faire plus avec moins. On sort nos slogans de t-shirt puis on met l'armée pas de problème mmh. sur le cas de faire des designs. Oui. Ah ça c'est intéressant ça c'est vrai qu'on a tout l'armée oh. pas de problème faut l'utiliser là. C'est vrai. Oui. C'est quoi nos slogans, c'est les slogans des t-shirts Antoine Euh, yes. Non, non, mais où des... on en fait là, là? Je suis en train d'être en train, je pense que. y a ouais. déjà été fait. Oui, il était bon ouais. toi, toi avec Oxfam, il y a déjà fait ça. Oxfam tailleul, de moi. Oxfam ça, ouais. Euh... <rire> avec un achou, bien sûr. Il, ah, a il y a encore des casque ça ouais, fait une heure et demie. Oui, ça fait une heure et demie. La police, tout. Oui, ça moché, euh, -moi <rire> oui, ça m'a chier. Rends-moi Oxfamuse. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est ma m'offrir avec ton cash? Oxfam moins confiance. <rire> c'est bon, ça. <rire> tu as bon. J'embarque pas. Bon des, bon, des bons jeux de mots avec Oxfam. Euh, des bons jeux de mots avec Afrique. Et fric. À chercher de l'argent de même, Afrique le ridicule. Ouais, <rire> il faut trouver, faut trouver, trouver des meilleurs. La patente, ouais. là. Tu sais, il pousse, là, tu sais, des réflexes, là, comme... Euh... Quand on change l'heure une fois par année, tu changes tes batteries. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh... Attends, ah, Mathieu, t'as arrêté sur... Ouais, mais t'es une bébé, tu passes stop. Ben je voulais tancer bébé. Qu'est-ce que tu disais, Antoine Pas grave, on est super breaker. Arrête. Oh, euh, il y a le gars qui fait le montage après. Ah oh, ouais, je sais, mais tu pas, pas faitement. Arrête, c'est pas ça personne qui va se choquer, là. là. Choquer. Un, deux. Non, trois. non, je, je mets toutes de ta pis puis là. Hey! Oui oui! Pas il y de montage! Une, une pas de montage! Je, je Le réflexe oui. se devient <rire> naturel année après année, de donner, à un moment donné. Mais je cherche, j'ai pas de solution, là. je cherche plus de Tu sais, ils il de pousser ça, par exemple, pour les, les, euh, les, les détecteurs de fumée. Oui, oui. Quand on change l'art, changez vos batteries. Vous avez pas pensé? Ouais, ça passer? ouais, ouais. Oui. tranquillement, c'est tu sais que ça devienne un réflexe. Ouais, c'est bon. Ça. Mais quelle unicelle qu'on avait réussi à, à ouais, Halloween? Oui. Oui. Oui. Vrai y on savait, on, on donnait des bonbons, on donnait de l'argent. C'était parce qu'à la base, ça n'a aucun lien, puis c'est devenu zéro. Je pense qu'il y avait trop de monde qui fait. En qu fait, ils l'ont trouvé l'idée. Il y avait pas de problème. Ah, hey, des petits gens qui se promènent par toutes les maisons. Mais oui. Juste leur une boîte autour du cou Mais je pense qu'il y a eu trop de fraude après. Ah ben ça doit être ça. le monde gardait l'argent. Non. Bah oui, ils sont pas fous. Faisait. UNISOF? C'est quoi ça? Euh, C'est pour moi ça! Exemple, les casseroles là, qui, qui, qui, qui sont oui, là, là peut-être peut qu'à chaque année, il pourrait avoir un jour de « Hey, le gouvernement, prenez-nous pas pour acquis, t'sais, comme on est encore là! » D'un coup, il y a un jour de la casserole là, à chaque année, là, en été. Là. Parce qu'il y a des jours qui se rajoutent à chaque année, là, le Mais jour du faut... cancer du sein, le jour des... Ouais, Mais ils font ça, là le, les le jour contre la brutalité policière puis c'est là qu'il y a plus de casse là. Ouais. Bon, ouais, c'est impeccable. Ah, ouais. C'est la faute de Frie ouais. euh, voyons frido caloun Freddy, Freddy Villanueva Freddy policière Bon, on est rendu loin je pense. Ouais, oui. mais c'est ça, il faut s'associer une affaire, euh... un bon slogan. Moi je te le dis euh, Ah ouais, ça je peut être une solution. Sur... Oui, parce que On est tellement habitué de voir des slogans pour des causes généralisées, sauf que là, c'est un slogan pour une personne, je trouve ça intéressant, que ce ouais. soit pour une cause personnelle, ouais, ouais, euh, ouais. on dirait que je trouve que ça reprend de l'intérêt. S'il ouais. y a « vendre des gogosses », il y a aussi l'option vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites gogosses qui vendent pas cher. Mettons un crayon, là. tu te fais chier à vendre des milliers, ouais. mais ouais, tu en peut-être plus ouais. facilement. Bon, euh, c'est combien? Une pièce, c'est une pièce. Attends, prends Tu as des affaires auxquelles on pense pas, genre des rallonges électriques. Mm -hmm. Moi, là, un gars arriverait à la porte et me dirait, j'ai une rallonge électrique Restez 4 Je dirais, ben, Chris, on a tout à peu <rires> besoin. de ça des rallonges électriques, là. Moi, je te l'acheter, ta rallonge. Du, vas, papier, vas, du papier d'infrimande, tu sais. avec des choses qu'on n'achète pas. Très chiant à traîner, pour la fausse personne qui traîne 12 paquets <rires> de 500 feuilles Salut! Bon, votre solution préférée, messieurs. Ah. Euh, moi, c'était euh, mettre stop sur le podcast à cause de la bébite. Mathieu, j'en reviens pas que t'as fait ça. Ben, j'ai pas voulu peser sur le stop. Il y, a un, Je... il y a deux pitons sur un écran de 8 pouces. Ben la bibitte était dessus! Ok, ok les gars, les gars, euh, c'est beau là, l'entraide, la, la camaraderie. Moi je vous dirais à vous deux, Oxfam vos gueules, <rire> c'est pas mal ça que je mettrais ah, sur ouais, un t-shirt. Oxfam, Oxfam. Oxfam, Oxfam vos gueules. Mais Oxfam ta gueule, ça me fait vraiment rire. Oxfam ouais, ta gueule, moi je trouve ça pas y Aide-moi. C'est ça que je ferais de ma. Donne-moi de l'argent, Oxfam, puis Oxfam ta gueule. Ouais. ouais. Il, y a, il y a des variantes. Donne-moi donne de l'argent. Chris, il font pitié, donne-moi de l'argent et Oxfam tailleur. C'est impeccable. Moi je donne. Hot dog, moi de l'argent. Ouais, ouais, C'est un peu drôle aussi. <rire> hot dog, moi de l'argent. Hot dog, ah! moi de l'argent. J'ai dit Chris, Timé, hot dog moi. Ok. Bon, mais puis moi, Les Nachous, le retour des Nachous, je pense que les gens sont prêts. Ah, C'est bon aussi les Nachous. Ouais. Les gros nez. Euh. Moi, j'irais avec une belle campagne de parrainage. Faire un clin d'œil au parrainage des fois des enfants dans les pays pauvres. Elle a fait voilà, parrainez-moi, puis elle a fait une petite fiche, euh, une petite bio, euh, On une carte à Noël. Puis, euh, on, avait... De on avait essayé ça quand on est parti à Strasbourg, mais finalement on l'a pas fait comme il faut, mais c'était des Pogames. games. Donc avant de partir oui. pour ton voyage, ah. tu vends des games. Oh, bien, les bien, les bien drôle, pas games. Les gens font T'es pas de. Pisser sur quelqu'un là-bas. Non, ça oh, c'est exagéré. C'est ça. Non, non, mais euh, D'embrasser le curé. De la de la... De la ouais, peu, de pas peut pire peu. comme idée, il y avait quelque chose ouais. de dedans Pis là, tu fais OK, là, tu signes ton petit papier, tu lui donnes un reçu. puis là, faut que tu reviennes avec une photo, preuve ou une vidéo. Sinon, tu le rembourses. Ouais. C'est drôle, ça. Donc c'est encore des coupons, des carnets, des coupons, des carnets, on, on y revient à ça. Mm -hmm. ouais. Ça a marché pour le rationnement? Hey, vous avez des solutions Allez sur Facebook Oui. Ou écrivez Sébastien Bouchard aussi, Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Envoyez donc de l'argent à Oxfam. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah oui, pour vrai. Je vous. Oui, Écrivez un message privé pour qu'elle aille chercher. Moi, sais. ma carte de crédit en donne direct. Oh Dans notre face. Bon, à Sébastien Bouchard ou à Oxfam Oxfam. Waouh. Oui. Puis quand, quand je la passe là euh, dans la machine, au lieu de faire pip, ça fait Oxfam taille <rire> Chance, bon, cinq okay. ou rien, on veut des bonnes critiques. Aussi. Oui, oui. oui. Voilà. allez donner vos euh, votre appui oui. euh, à notre podcast sur iTunes. Oui. Cinq ou rien, hein? Oui. Cinq ou rien. Malgré l'incident de la bibite. Oh Mathieu, arrête de faire pitié. Oh. Ok. Un mot de la fin, je, euh, jean philippe Oui, vous avez un problème? Nous avons un podcast. Oui. Interrompu oui. des fois. <rire> <rire>